<rire> Alors, il va faire beau, qu'est-ce que vous en dites, Lucas Magnifique, soleil, soleil, soleil. Lui, il dit soleil, et vous, dites quoi, Denis Je dis soleil, soleil, soleil <rire> également, avec euh, des températures aujourd'hui de 28 à 31, localement 32 degrés. Évidemment, on rappelle hein, les consignes de, les, de, de plus élémentaire prudence. Hydratez-vous bien, évidemment, boire beaucoup d'eau, et notamment pour les personnes âgées ou encore pour les jeunes enfants, et puis éviter les efforts inutiles en plein soleil. Concernant l'évolution, eh bien demain encore un petit peu plus de chaleur, 29 à 34 voire 35 degrés. Donc le, là ça deviendra franchement étouffant. Et puis la seule incertitude pour l'instant par rapport au modèle météo, ils ne sont pas tous d'accord. Certains font déjà arriver des orages pour la, nuit, pour la soirée de demain et d'autres plus tard dans la nuit. Jeudi on sera dans de l'air un petit peu moins chaud, 22 à 26 degrés, avec quelques averses orageuses, on les appellera drache national. Vous écoutez Vivacité, il est 8h et à la une de l'actualité, Christophe Grandjean peut être un nouvel attentat islamiste. Mais oui, peut-être parce qu'il faut rester prudent à l'heure qu'il est. Un homme a attaqué les passagers d'un train à la hache et au couteau. Hier soir en Allemagne, il y a quatre blessés graves. Les jeunes plus pauvres que leurs parents au même âge que, C'est la première fois que le phénomène est observé depuis la Seconde Guerre mondiale. Lionel Denebourg nous expliquera pourquoi. Plus de 30 degrés au thermomètre aujourd'hui et demain. Ce n'est pas encore la canicule mais des précautions sont sont tout de même nécessaires, notamment pour les personnes âgées. On donne euh, des boissons aromatisées avec des sirops à la menthe, au citron et à la grenadine. Le sucre appelle le sucre et donc donne soif et en plus du goût, du euh, on on plaisir à boire. Nous détaillerons ces conseils dans quelques minutes. Donald Trump a l'honneur à Cleveland aux états unis La convention républicaine a commencé cette nuit pour introniser le candidat à l'élection présidentielle. Les premiers discours ont surtout servi à attaquer la rivale démocrate Hillary Clinton. Et puis les francopholies de Spa commencent aujourd'hui. De la musique pour toutes les générations, nous détaillerons le programme. Le journal avec vous, Christophe Grandjean, et l'horreur pour les passagers d'un train hier soir en Allemagne. Un jeune homme les a agressés à l'aide d'un couteau et d'une hache. Bilan, quatre blessés graves. Sébastien Pierret, que sait-on que sait des, des circonstances de cette agression Eh bien, il est peu après 21 h dans ce train régional en Bavière. Il y a environ une trentaine de passagers à bord quand soudain... Le jeune homme sort un couteau et une hache pour attaquer les voyageurs. Il crie « Allahu Akbar, Dieu est grand !» Une attaque brutale, quatre passagers sont grièvement blessés. Certains se trouvent entre la vie et la mort. Quand le train s'arrête, le jeune homme réussit à s'enfuir. Une patrouille de police qui se trouvait là par hasard le prend en chasse. L'adolescent aurait voulu l'attaquer et c'est là que les policiers ont ouvert le feu. Ils ont tiré sur le jeune homme et l'ont abattu. Et que sait-on de l'agresseur Sébastien Eh bien, il s'agit d'un demandeur d'asile afghan de 17 ans. Il est arrivé seul en Allemagne en, en tant que mineur non accompagné. Il était hébergé dans une famille d'accueil depuis une quinzaine de jours. Les autorités évoque la piste d'un attentat islamiste, mais pour Gerhard, ex-secrétaire d'État en Bavière, cette piste doit encore être confirmée. Je ne sais pas depuis combien de temps il était en Allemagne. Il était dans une famille d'accueil. Nous avons pris contact avec cette et famille et on essaie de trouver une motivation, une sorte de, de preuve de dans la maison familiale. Les autorités restent prudentes parce qu'en mai dernier, un drame similaire s'était produit. La police avait aussi évoqué la piste islamiste avant de faire marche arrière et de parler d'un déséquilibré mental. Merci Sébastien Pierret. à Liège, c'est une info RTBF. L'auteur des coups de feu tirés hier soir dans le centre-ville a été interpellé. L'homme a provoqué un mouvement de panique vers 18h30, place de la République française. Il a tiré en l'air à trois ou quatre reprises avec un pistolet d'alarme. Les passants ont cru à un attentat terroriste l'armée et le peloton anti-banditisme ont été envoyés sur place l'auteur a pu être interpellé grâce aux témoignages des personnes présentes et grâce aux caméras de surveillance un jeune homme d'une vingtaine d'années originaire de la région liégeoise, il risque plusieurs années de prison pour port d'armes prohibées et fausses menaces d'attentat. des complices ont aussi été identifiés L'été est enfin là, il est bien là. On va presque avoir trop chaud, Christophe. Bah Oui, vous avez entendu la météo, des températures au-delà des 30 degrés aujourd'hui et demain. Les personnes plus fragiles, les plus fragiles doivent rester, doivent rester vigilantes, notamment les personnes âgées. Elles ressentent moins le besoin de boire et risquent la déshydratation. Les maisons de repos mettent en place des dispositifs particuliers. Par exemple, au home d'Arscan à Namur, Caroline Nicolas, infirmière en chef, a déjà pris les... Les précautions On donne euh, des boissons aromatisées avec des sirops à la menthe, au citron et à la grenadine, ce qui permet aux résidents de boire un peu plus. Le sucre appelle le sucre et donc donne soif et en plus ont du goût, euh, ont on plaisir à boire euh, leur eau. On ne fait pas de légumes chauds, on fait des légumes froids, on fait des crudités, on va à base de vinaigrette et tout ça. Et les pâtisseries sont remplacées par des crèmes glacées et des fruits coupés. Et tout ça, c'est forcément en accord avec la diététicienne de la maison. On adapte la tenue des résidents, donc on demande au personnel d'être vigilant, d'adapter vraiment en fonction de la saison et de la température. Et on rafraîchit le bâtiment pendant la nuit par les corridors. Voilà, des conseils qui, vaillent, qui valent pour tout le monde. Mais pour les personnes âgées donc en particulier et pour les enfants, ne pas oublier de leur donner à boire régulièrement même s'ils disent qu'ils n'ont pas soif. 8h06, les jeunes vivent moins bien que leurs parents. Financièrement, en tout cas, ils vivent moins bien. C'est McKinsey qui le dit, le bureau d'études, a comparé les économies dans 25 pays, dont la Belgique. Et le constat est sans appel. L'actuelle génération est plus pauvre que la précédente, Lionel de Neubourg Oui, alors que jusqu'ici, c'était l'inverse, de manière générale, de génération en génération. On vivait plus confortablement. C'était comme ça depuis 70 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pour la première fois, c'est historique, c'est l'inverse pour la génération des 18. 35 ans, deux pourcentages permettent de le comparer. Entre 1993 et 2005, les revenus des familles stagnaient ou baissait dans seulement 2 petits pourcents des cas. Et eh bien aujourd'hui, désormais, ce chiffre, il est de 70%. Et comment explique-t-on cette différence Ce n'est y pas de surprise, comme souvent, le coup d'arrêt, c'est 2008 et le début de la crise économique dans laquelle on est toujours empêtré. D'après l'étude de McKinsey, des jeunes plus pauvres que leurs parents, ce sera encore le cas une dizaine d'années jusqu'en 2025, le temps de se remettre. La bonne nouvelle, tout de même, c'est que la Belgique est, paraît-il, un peu moins touchée que ses voisins européens. C'est déjà ça. Le gouvernement fédéral a aussi des soucis soucis financier, Un gros trou a été constaté dans le budget 2017. 2 milliards 400 millions d'euros. Le gros de l'effort sera réalisé dès cette année lors de l'ajustement du budget 2016. Des travaux budgétaires qui auront lieu après les vacances. L'Europe inquiète de la situation en Turquie. Les ministres européens des affaires étrangères ont condamné fermement la tentative de coup d'État contre le régime du président Recep Erdogan. Mais dans le même temps, l'Union européenne appelle la Turquie à la retenue et au respect des droits de l'homme. Didier Renders, le ministre belge des affaires étrangères. On a vu les arrestations, la, le limogeage d'un certain nombre de magistrats, près de 3000 maintenant. Il est évident qu'on doit demander aux autorités turques d'appliquer l'état de droit et de faire preuve de, de retenue d'avoir une proportionnalité dans la réaction. Il est normal qu'il y ait des sanctions à l'égard de ceux qui ont commis de putsch, mais il faut euh, ne pas aller trop loin dans une dérive qui serait une dérive mettant en cause des personnes qui n'ont peut-être rien à voir dans ce, ce débat. Et puis, il y a une préoccupation, parce que nous avons entendu euh, une possibilité de reprendre une discussion concernant la peine de mort, La peine de mort, elle doit être abolie, elle l'a été en Turquie, ça fait partie de l'acquis communautaire. Si on veut poursuivre des discussions comme nous en menons sur les chapitres avec la Turquie, il faut que l'on respecte l'acquis communautaire. Donc la peine de mort pour nous ne peut pas faire partie de l'arsenal juridique en Turquie si on veut continuer à débattre entre l'Union Européenne et la Turquie de la même manière. Didier Lenders au micro de Sandro Calderon. Le début cette nuit de la Convention républicaine aux États-Unis. La Convention républicaine, c'est ce grand rassemblement des militants républicains pour officiellement investir Donald Trump comme candidat à la Maison-Blanche. Et pour le premier jour de convention, on retiendra surtout ces nombreux sifflets et ses anti-Trump, anti c'est pas facile à dire, ses anti-Trump ex expulsés de la salle. À la tribune, les soutiens aux milliardaires républicains se sont succédés. Et la rivale démocrate Hillary Clinton en a pris pour son grade. Reportage Frédéric Carbone. À la tribune, pendant cette première soirée de la convention, pas une fausse note. La consigne à Rose sur Hillary Clinton est parfaitement respectée. Voilà un acteur de série télévisée qui affirme qu'elle veut être présidente pour son intérêt personnel. Voilà une sénatrice qui dénonce tous ses mensonges passés. Voilà encore une mère de soldats américains mort à Benghazi qui l'accuse d'avoir abandonné son fils. Comment could pouvez faire ça me? Comment a-t-elle pu me faire ça Comment a-t-elle pu faire ça à toutes les familles américaines Donald Trump et tout ce qu'il arrête Clinton n'est pas barrer la route à la candidate démocrate. C'est donc ce qui rassemble tous les participants à la convention. Mais pour autant, l'unité autour de Donald Trump n'est pas encore une réalité. Des dizaines de délégués se mettent ainsi à siffler parce que les règles, selon eux, ne sont pas respectées. Ils viennent du Colorado ou de Virginie. Ils savent que leur combat est perdu d'avance, mais leur objectif est atteint. Ils ont perturbé les premières heures du show Trump. Ces sifflets, le candidat républicain ne les a pas entendus. Ils n'étaient pas encore arrivés à Cleveland. Hillary Clinton les a, elle, immédiatement récupérés dans un clip publicitaire. Frédéric Carbone de Radio France à Cleveland, aux états unis À 8h10, Christophe, le 8-9 sport et la Russie au cœur d'un scandale de dopage. Tous les sportifs russes pourraient être privés de Rio. C'est la sanction qui va peut-être tomber aujourd'hui de la part du comité international olympique. C'est que le rapport de l'agence mondiale antidopage est accablant pour la Russie. On parle de dopage d'État. Les services secrets russes auraient aidé leurs athlètes à se doper. Dès lors, l'agence mondiale antidopage réclame l'exclusion pure et simple des athlètes russes de toutes les compétition internationale. On écoute la présidente du comité médical de l'Agence mondiale antidopage, Valérie Fourniron. Nous nous faisons, c'est notre rôle à l'Agence mondiale antidopage, à la suite de ce rapport, nous recommandons de ne pas autoriser les athlètes russes à participer aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Rio. C'est indispensable pour protéger les athlètes propres et ils nous le réclament avec euh, presque du désespoir parce qu'aujourd'hui le soupçon est mortifère dans cet environnement du sport international. Bon bah quand on entend tous ces arguments, on se demande comment la Russie va pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Rio, hein, Arnaud Montero Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. La position du comité international olympique est vraiment délicate. D'un côté, il y a ce rapport accablant, en effet. Hein. Plus de 577 échantillons manipulés, c'est énorme. Mais de l'autre, on peut aussi partir du principe que certains sportifs russes ne se sont pas de paix. Sanctionner tout le monde serait terriblement injuste, voire même contraire à l'éthique sportive. Et puis il y a aussi la diplomatie, comment va réagir Vladimir Poutine à l'éthique euh, si jamais il euh, y a une sanction lourde qui tombe Donc on le sent, ce rapport est, très, est une très bonne chose car il met en lumière des pratiques scandaleuses. Mais encore faut-il faire quelque chose avec ce rapport, on en saura sans doute plus ce midi. C'est à ce moment-là que le CIO, le Comité international olympique, doit se réunir et rendre une décision. Autour de France, c'est un Britannique qui passera la journée de repos en jaune, Chris Froome est même bien installé en tête du classement général et pourrait s'imposer à Paris sur les Champs-Élysées dimanche prochain. Malheureusement, un Belge en jaune à Paris n'est plus arrivé depuis 40 ans jour pour jour exactement. À l'époque, Lucien Van Impe avait gagné le Tour grâce à ses qualités de grimpeur et dire qu'il avait failli ne pas faire de vélo.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 Nous sommes le 19 juillet, Christophe, les francopholies démarrent aujourd'hui. Eh oui, c'est parti pour cinq jours de festival avec bah, des artistes francophones, c'est logique, aux francopholies, des musiciens et des chanteurs originaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, principalement au programme des têtes mais aussi des groupes qui se lancent et qui ne demandent qu'à se faire connaître. On parcourt le programme avec Barbara Schall. Il l'attendait depuis longtemps. Cette année, son nom fait la fierté des organisateurs des Franco. Charles Gardier, co-directeur du festival. Avoir enfin Michel Polnareff à l'affiche après 23 éditions, c'est pour nous un vrai bonheur. Il a choisi vraiment les Franco comme seul festival qu'il ferait cet été. Donc on est, on est très heureux. Et puis, belle soirée puisqu'on aura Machiavel avec un quatuor à cordes devant. Donc ça va être, ça va être magnifique. Savoir sourire Autre tête d'affiche, Pascal Obispo ou encore Zazie. Les plus jeunes iront sans doute voir Luan ou Kenji Girac. Mais les francos, c'est aussi un tremplin pour stars en devenir, des artistes moins connus plein de potentiel. Oui, il y a énormément d'étoiles montantes. Finalement, la, la manière dont on concocte ce festival, c'est d'avoir vraiment une énorme partie réservée à l'émergence, aux jeunes artistes que l'on va voir arpenter les scènes d'année en année après et d'avoir quelques têtes d'affiches qui vont euh, bah, évidemment donner un coup de projecteur sur cette, sur cette génération. Il y a aussi quelques surprises, comme le retour de Doc Gineco ou des Charlots qui fêtent leurs 50 ans d'existence. La programmation fait la part belle aux artistes de la Fédération wallonie bruxelles s'y ajoutent nos voisins français et même quelques cousins québécois, la plus connue cœur de pinte. Bon ben on a l'embarras du choix hein. Les francopholies à partir de ce soir à Spa Et justement les francopholies Le retour de plus ancien un petit peu Vous avez entendu ça les amis Doc C'est mmh. ah, de retour Vite toujours ouais. ou sinon plus Femme classique zazie. Oui, zazie oui c'est Alors tour de table Saravis Plutôt Zazie ou Doc, -gynéco. doc -Gynéco, hein. Ouais sérieux moi, pourquoi ouais, ouais. Il m'a toujours fait rigoler celui-là Ah oui avec, avec oui, ses titres comme ma oui. salope à moi et tout C'est toujours très drôle c'est pas classe, hein, je suis pas d'accord Bravo ah ça. Vous avez dit, vous avez dit, hein. Mais vous il est rigolo Pascal Michel vous euh, Moi je suis plus Michel Polnareff Ah oui rien à voir ah avec oui. Zazie et Gynéco dites donc non. Vous ne savez pas faire de choix Luca Correa notre petit Kenji. nouveau Kenji, Kenji le ah, soleil Kenji C'est pour votre côté sombrero ah, mi si, amigo si, si, Le petit si, nouveau Luca Correa après. pour le tube de l'été Et Christophe Grandjean à choisir eh ben, Zazie je ben, l'ai vu il y a des années On parc les 7 heures dans le village franco Comme quoi il faut aller au village Oui. parce on découvre des artistes après qui deviennent parfois très très connus. Et ben voilà un bon plan pour vos vacances. Les franco-folies de Spa qui démarrent aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Il est 8h16. Voici un nouveau 8-9. On va sur la route avec vous, Stéphane Piebeuf. Apparemment, c'est encore XXL assez important finalement pour, pour démarrer ce matin. Profitez-en aussi sur crefel.be. Crefel. Les meilleurs prix, service Et donc sur la route, je pense qu'on peut prendre le temps finalement, on déjeune à notre aise. Stéphane, comment ça se passe Et bien effectivement, euh, c'est calme à l'exception de l'E40, Bruxelles, Aix-la-Chapelle où un accident nous a été signalé à hauteur de l'heure, C'est donc en province de Liège, en direction de l'Allemagne. La circulation est ralentie sur l'E40 qui relie Liège à Bruxelles. Cette fois, vous êtes ralenti entre Berthem et Everberg mais les temps de parcours ne sont pas considérables à l'image des autres axes qui convergent vers Bruxelles, notamment l'E40 en venant de Gand La circulation est fluide ou légèrement dense pour quitter Bruxelles en direction d'Ostende sur cette E40. Et sur le ring, là où ça coince, Entre ITRE et Grand Bigard en circulation intérieure. En raison des travaux situés en Anderlecht, vous ajoutez 10 minutes supplémentaires. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva Le jeudi 21 juillet, Vivacité vous emmène à Peridaisa. De 14h à 17h, Vivacité vous donne rendez-vous sur place pour une émission spéciale avec Olivier Gillin et Jocelyne Tom. Venez voir entre autres les orangs-outans, les koalas, le bébé rhinocéros, mais aussi tout l'univers de Peridaisa et gagnez vos invitations famille sur Vivacité pour votre prochaine visite. Vivacité, en direct de Peridaisa ce jeudi de 14h à 17h.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 Actuellement, chez Colreuth, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison Bonny Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris. Colreuth, votre garantie des meilleurs prix. 8h, 9h, le 8-9. En 8-9 de l'été, vous le savez, il y a des vacanciers, du coup on est là entre nous avec Christophe Grandjean pour les infos tout à l'heure, ça va toujours Christophe C'est la place. C'est le pire vacancier. Ah. <rire> c'est vrai qu'il est tout glandeur Prochaine vacances, c'est grand Prochaine vacances, pour quand bah, dans, dans deux semaines. Bah, dites donc, c'est oh, oh, ces journalistes. Dites donc Lucas Correa, il y aura le tube de l'été aussi, on parlera de quoi Yakalelo. Okay, quoi Yakalelo, Yakalelo. Ah, avec l'accent de sombrero, s'il vous plaît. C'est, c'est, Ça sexy, hein. Y a ouais. Yakalelo. Oh, Yakalelo toi-même. On verra ce que ça veut dire. Oh là là. On verra ce que ça veut dire. Dans les People, Pascal Michel, il y en aura pour les hommes comme pour les femmes. Ouais, et moi, je peux aussi chanter une chanson si je fais. Na na C'est Céline Ce ne sera pas Céline, ce sera non. Leonardo DiCaprio. Ah, ah oui, c'est vrai. En fait, c'était le générique de Titanic. Et dans Titanic, il y a Leonardo DiCaprio. D'accord, pas, euh, pas vrai. Il n'y a pas Il y a pas à Heureusement que vous êtes là, dites donc. Ça fait plaisir. restez là Et puis ça ravi on va On va un aller sur Titanic, en espérant que, que ça coule pas. On va c'est un peu la sortie idéale, partant de canicule, Là, mettez quand même la crème solaire, parce qu'on va aller se promener euh, sur la Meuse. Mm -hmm. C'est euh, proposé par les croisières Mosane qui organisait déjà des croisières au départ de Dinan, mais ça se fait maintenant aussi euh, au départ de Namur. Alors c'est à bord de bateaux mouches, avec un bar, mm -hmm. des commodités, des rooms. Moi je trouve que c'est toujours <rire> c est c est utile. Non mais c pour moi, c je regarde toujours ce genre de trucs, parce que vrai. pour barre une heure et demie, on ne sait jamais. Mmh. Hein. Il y a des commentaires sur les curiosités euh, qu'on croise en chemin. Alors, il y a deux circuits qui sont proposés au départ de Namur. C'est d'abord vraiment une visite de Namur, euh, voilà, en bateau, de l'eau. On va voguer sur la Sambre et la Meuse. On va embarquer euh, à l'embarcadère du Grognon, qui est justement en confluent euh, de la Sambre et de la Meuse. Alors, bien sûr, on a une vue euh, spectaculaire euh, sur la citadelle, mais on voit aussi les vieux quartiers au bord de l'eau, le casino, la capitainerie. Euh, ça dure 50 minutes, cette balade-là, c'est 7,50 euros. Il y a Trois départs par jour en été. Et puis il y a une autre croisière d'1h45 qui va de Namur à Wepion, donc capitale de la. Fraises ouais. euh, Voilà, quelle culture oui. <rire> Et, euh, on et donc, dame. on va découvrir vraiment une meuse très verte parce qu'il n'y a mm -hmm. pas de route du tout qui, qui longe euh, cette portion de la meuse. Alors, euh, on va passer le long d'îles aussi, le long de la meuse euh, Paradis des oiseaux, mm -hmm. euh, notamment euh, l'île de Daves, qui est la plus grande île de Belgique, puisque nous, les îles, bah, forcément... Attendez, Daves a son île <rire> ouais. Et il y a Vanina qui a wow, Daves dave. <rire> dave, Oui, c'est ça euh, On va passer aussi devant des châteaux, comme le château Wasseige, le rocher... Euh, du mmh. Nevio, c'est une curiosité géologique, si vous êtes grimpeur vous pouvez faire un peu d'escalade dessus puis il euh, y a surtout les maisons, avec des super jardins au bord de l'eau, on est un tout petit peu jaloux, mais enfin bon voilà euh, donc On ça, peut regarder ça coûte... les gens faire leur barbecue Ouais, comme ça, <rire> en disant, on voudrait bien venir. Et ces gens <rire> ne font pas de barbecue. Mais non, quoi, on vite. <rire> ils ont des gens qui font des barbecues pour eux. Vous êtes mesquins, tous les deux, c'est pas possible. Et donc cette croisière-là, c'est 13 euros, et là, il y a un seul départ par jour. Donc toutes les infos sur 365.be. Puis vous avez des tickets à gagner chez Marc Vernon, euh, dans Vivre Ici, de 15 à 17h. Voilà l'émission en radio qu'on retrouve sur Vivacité, bien évidemment, tous les jours. Merci pour ces bons plans, Sarah D'autres séquences évasion, évidemment, tout l'été avec Sarah. En attendant, vous le savez, c'est le 8-9 de l'été, c'est-à-dire qu'on vous repasse les meilleurs moments. Notre invité, ce sera Mathieu Madénian, qui sera tout à l'heure bon, avec nous en différé, puisqu'il était là évidemment, le Béa, le, le, le, le, il y a quelques temps, justement, avec <rire> Benjamin. Voilà. Fait, attends, voilà. <rire> en fait, il a fait un super spectacle, une grosse tournée, 250 000 personnes sont venues l'applaudir et rire, et là, il vient parler de son nouveau One Man Show. En attendant, Jérôme de Warze est en vacances, et il était là, avec, il était là avec nous aussi. C'était le 11 janvier passé, souvenez-vous, et la veille il y avait eu l'élection de Miss Belgique en direct sur AB3. <truits> Wezatredagavond, Miss Belgique en direct live van de Déjà là, en tant que francophone, on se sent tout de suite concerné par le projet. Samedi soir donc avait lieu le traditionnel défilé bovino cuissonian fort Belgium, parfait prolongement de notre dîner de Noël puisqu'on pouvait s'y farcir en fin de soirée une dinde décorée et des pommes de. On parle de filles quand même. En ce qui concerne la cérémonie proprement dite, eh bien j'irais à contre courant des commentaires Cyniques, insultants, vipérins, ayant fleuri sur la toile des réseaux sociaux ce week-end, les gens sont méchants. <rire> les gens Ça sont aussi. méchants. D'abord, non, non, la coprésentatrice qui animait la soirée avec Patrick Ritremont n'était pas la sœur des frères Bogdanov. Non, c'était Véronique de Coq Bon, il oui, faut réfléchir. Alors, si physiquement, effectivement, on pouvait se poser la question, les frères Bogdanov et, et sa famille viennent du futur. Ils ne pourraient dès lors pas connaître le Néerlandais. Hein les gens sont méchants. Alors, on s'est beaucoup gossé des chorégraphies kitsch et de l'imbuvable programmation musicale disent au cours de la soirée. Non, moi, je trouve qu'entre de la musique euh, folklore flamouche euh, hip-hopée en playback par un boys-band amateur de <rire> Tess et le best-of remixé de Kenji Girac, ça peut peut-être aider à abrutir des enfants hyperkinétiques ou des adultes hyperactifs. Donc, on a encore eu ce week-end une preuve indéniable de l'immense pouvoir de la musique sur le cerveau humain. Vous l'avez lu, cette information Une comateuse se réveille après un coup de téléphone de Frédéric François. C'est miraculeux Fredo, lazare ressuscité Peut-être au, au sein sépulcre, le Christ s'est-il élevé du tombeau après avoir entendu « Laisse-moi vivre ma vie hein ne, riez, ne, hein !» Ne riez pas, Frédéric François, personne ne sait depuis combien de temps il chante. Donc... Euh... Et j'ai appris ce matin que la femme de Michael Schumacher diffusait dans sa chambre « Moteur, te dis, je t'aime <rire> !» Cela fonctionne, hein Depuis 7h ce matin, Michael Schumacher fait du cuist en boucle autour de sa propriété. Les gens sont méchants. Oui, donc Miss Belgique. Donc Alors je reprends des commentaires d'internautes. Au moins, à Miss France, on connaît le jury. Bon, alors pardon, mais de, dans le jury cette année, des cadors Bon, là, j'ai plus la liste. Mais enfin, euh, Roberto Bellarosa nous a fait l'honneur d'une prestation inédite dans l'histoire du direct à la télévision. Un faux playback sans chanter sur un vrai playback non lancé. C'est énorme Roberto qui nous prouve là qu'on peut gagner l'émission The Voice en Wallonie tout en perdant totalement la sienne en Flandre en fait. Bon, alors la compétition entre les présentateurs qui ne savaient pas trop quoi dire, les Miss qui ne savaient pas trop quoi répondre et les techniciens qui ne savaient pas du tout quoi faire, on se serait cru à une réunion antiterrorisme du gouvernement fédéral. Les Miss, ne revenons pas sur cette déclaration de Beau Prat qui à la question « Quelle est la capitale de la Flandre ?» a répondu Paul Magnette. Ça, c'est dingue. Bon, moi, j'ai l'esprit de reparti, mais bon, là, euh, c'est vrai que Bruxelles, c'est dur à sortir comme capitale de la Flandre, même pour une Flamande. Hein. Mais si elle a raison, il faudra tout rebaptiser. Hein. Participer aux 20 km de Paul Magnette, manger des petits choux de Paul Magnette, partir à l'aéroport de Paul Magnette National, ça va encore coûter des papiers en tête, ça. Bon, alors, le verdict du concours, on a assisté à une véritable lisbethomanisation des candidats, puisque toutes les francophones furent jetées dès le premier tour, six flamandes aux six premières places, ça n'était pas Miss Belgique c'était la Jupiler Pro League et toutes nos félicitations à Lenti France, ça doit être une erreur qui a gagné le droit de s'asseoir dans le lot de la vitrine du juste prix et celui oh de en sabot aiguille dans le compost lors de l'inauguration des 20 prochaines fois agricoles donc je ne félicite pas ceux qui passent leur vie à critiquer ce genre d'événement qui, et je conclurai là-dessus permet enfin à notre pays de redescendre au niveau zéro <rire> Retrouvez tous les cactus sur rtbf.be/slash ovio. Dans quelques instants, les amis, les infos, le Tour de France avec Samuel Grulois et Lucas Correa. On va chanter quoi On va surtout danser parce que chanter c'est un peu difficile à faire. Je suis embêtée parce que Sarah ne le connaît pas. Yakalelo, vous êtes il a trois Ça fait quoi encore Yakalelo, Yakalelo. Yakalelo, Yakalelo. ben voilà, c'est pour tout à l'heure. Je veux un Jusqu'au 24 juillet, Vivacité vous donne rendez-vous sur les routes du Tour de France. Toute l'actu du Tour, les particularités de l'étape, les enjeux, le tourisme et bien sûr la course avec les arrivées en direct du lever des coureurs. Jusqu'au podium, ne ratez pas un instant de la grande boucle. Ce mardi 19 juillet, jour de repos à Berne. Le Tour de France, vivez-le en direct sur Vivacité avec la rédaction des sports.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 Chez du 20 au 23 juillet, c'est vous le roi. Présentez la couronne reçue dans votre boîte aux lettres et recevez une réduction royale de 21% sur tout. Pour les makers, Brico. Je viens d'acheter un sèche-cheveux sur vandenborg.me. Et vous savez quoi J'ai pu le retirer 30 minutes après en magasin. Mais j'aurais pu aussi le faire livrer chez moi le lendemain, même le dimanche, gratuitement. Et si j'ai besoin d'un appareil d'urgence, sans me déplacer je peux le faire livrer dans les deux heures. Alors si vous me demandez si je suis contente de Vandenborg, je peux simplement vous dire oui, très contente. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. La chance de devenir riche grâce à la générosité de Tati Georgette... Tiens, mon gamin. 50 francs. Est assez faible. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Nagelmakers. Nagelmakers, personnel et private banking. Topits, astuce congélation du jour. Nous, laisse la congélation Topits, tenons droit, spontanément, pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topits. Aussi frais que frais avec Topits. Et vous nous rappelez Christophe Grandjean, l'actualité de ce 19 juillet. L'horreur hier soir dans un train en Allemagne, un homme a attaqué les passagers à la hache et au couteau. Il y a quatre blessés graves. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Un jeune homme afghan de 17 ans qui a crié, qui aurait crié en tout cas à la Wakbar, Dieu est grand en commettant son geste. À Liège, l'auteur des coups de feu, place de la République française, a été arrêté. Un jeune homme qui a semé la panique hier soir en tirant en l'air avec un pistolet d'alarme. Un trou de 2,4 milliards d'euros dans le budget fédéral. L'ajustement budgétaire après les vacances s'annonce compliqué. Et puis la Russie sera-t-elle exclue des Jeux Olympiques de Rio pour avoir organisé le dopage de ses athlètes La décision du Comité international olympique doit tomber aujourd'hui. Côté météo, le temps sera ensoleillé de plus en plus chaud. Un ciel quasi sans nuages, jusqu'à 28 à 31, 32 degrés aujourd'hui. Hydratez-vous, mettez de la crème, protégez-vous. Il est 8h30. L'info dans notre région avec Fabien Magri. Bonjour Julie, bonjour à tous. L'auteur des coups de feu tirés hier soir dans le centre de Liège a déjà été arrêté. C'est une info RTBF. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, originaire de la région. Des témoignages recueillis sur place et les images des caméras de surveillance ont permis de l'identifier aussi rapidement. Ses complices ont ou vont également être interpellés, nous a confirmé la police ce matin. Port d'armes prohibées, fausses menaces d'attentat, voilà qui pourrait leur valoir plusieurs années de prison. Ils sont en effet à l'origine d'un petit mouvement de panique aux abords de la place de la République française. Trois ou quatre coups de feu ont retenti avec un pistolet d'alarme. L'armée ainsi que le peloton anti-banditisme sont descendus pour sécuriser les lieux. Le calme est complètement revenu vers 21h. Il y aura sans doute beaucoup d'émotions aujourd'hui à Amé. C'est en effet ce mardi qu'auront lieu les funérailles de Wendy Montulé. Énormément de monde devrait assister aux obsèques de cette jeune de 21 ans, assassinée dans les Antilles françaises. Marquis de Seim, la police a d'ailleurs prévu des mesures spécifiques pour accueillir la foule dans les meilleures conditions possibles. Oui, une foule attendue dès 10h ce matin à l'église Saint-Pierre d'Ampsin où aura lieu la cérémonie religieuse. À l'initiative de la police de la zone Meuse-SB, le parking de l'école Saint-Pierre, sachez-le, sera accessible aux personnes qui souhaitent assister à cette messe d'enterrement. Une messe durant laquelle les hommages se multiplieront. Oui, hommage de la part de la famille, bien sûr, mais aussi des nombreux amis de Wendy. L'inhumation, elle, aura lieu au cimetière du Pirca, à Amé. Du point de vue judiciaire, cette fois en accord avec la famille, ce n'est qu'après ses funérailles que l'avocat du beau-père de Wendy compte demander à avoir accès au dossier d'enquête sur l'assassinat de cette jeune fille de 21 ans. Une culture de plus d'une centaine de plants de cannabis découverte hier dans une habitation à Saint-Georges. Le jardinier en herbe a été appréhendé et placé sous mandat d'arrêt. Une enquête est ouverte. Une octogénaire est décédée hier après avoir été renversée par un camion à Flairon. Le poids lourd se dirigeait vers Soumagne. Il s'est arrêté pour laisser la priorité de droite à un autre véhicule, puis a redémarré sans apercevoir la victime qui, semble-t-il, ne traversait pas sur un passage pour pied. C'est une journée idéale pour le photovoltaïque. C'est sans doute ce qu'a pensé le patron de la société Carmeuse à Wans lorsqu'il s'est réveillé ce matin, puisqu'il envisage d'installer 13 000 panneaux sur un terrain de 4 hectares à Moa, une surface qui devrait répondre à près d'un dixième des besoins en énergie de Carmeuse. Le permis de construire vient d'être délivré. Les travaux pourraient commencer dans les prochaines semaines. À Liège, des défenseurs du patrimoine introduisent un recours au Conseil d'État contre la démolition de la maison Rigaud. Il s'agit de cet hôtel particulier construit à la sortie de la Grande Guerre, un peu étouffé désormais par la nouvelle Tour des Finances. La ville de Liège souhaite démolir la maison Rigaud, mais deux associations se battent pour la sauver. Avec quels arguments Écoutez les explications de maître Alain Lebrun, l'avocat de ces associations. D'abord, il y l'intercommunal C'est elle qui a demandé le permis et obtenu le permis de démolir en dehors de son objet social. Le deuxième argument, c'est l'absence d'évaluation globale du projet. Et le troisième argument, c'est l'absence de prise en considération du patrimoine, puisque le permis ne dit pas un seul mot sur la valeur patrimoniale de ce bien qui est repris à l'inventaire et qui est pastillé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est repris à l'inventaire avec une mention favorable. L'intercommunal de CTA n'est pas obligé d'attendre la décision du Conseil d'État pour démolir le bâtiment. Non, le permis est déjà exécutoire. Maintenant, il est de bon ton et dans 9 cas sur 10, c'est ce qui se passe, spécialement quand ce sont des pouvoirs publics, d'attendre la décision d'une haute juridiction administrative. Euh, si ce n'était pas le cas, nous prendrions d'autres mesures en extrême urgence, mais nous comptons quand même sur le bon sens des gestionnaires publics de, de cette intercommunale. L'avocat Alain Lebrun, interrogé par Olivier Tunus. Le déménagement s'annonce mal pour la Croix-Rouge de Liège. Elle voulait quitter ses locaux historiques de la rue d'Archy pour s'installer dans un immeuble résidentiel au Quai de Rome, dans des locaux plus fonctionnels, mais voilà, Laurie Meunier, les copropriétaires s'y opposent et le dossier est au point mort. Peu après l'acquisition de ces nouveaux locaux au Quai de Rome, la Croix-Rouge expose ses futures activités et un projet d'aménagement des espaces extérieurs aux copropriétaires de la résidence. Mais 80% d'entre eux refusent les propositions de la Croix-Rouge lors de l'Assemblée Générale. Carmen, copropriétaire. Au départ, euh, nous n'y voyions pas tellement d'obstacles dans la mesure où nous ne nous rendions pas compte de toutes les activités qui seraient exercées dans l'immeuble. Au fur et à mesure où nous avons appris toutes les activités qui auraient lieu et tous les horaires, ça a commencé à nous déranger fortement. Non seulement la Croix-Rouge est accessible au public qui vient chercher du matériel sanitaire, en plus, ils organisent des distributions de vivres, mais ils envisageaient une vestiboutique. Puis alors, il y a les prix de sang. Bref, ça fait un va-et-vient incessant et nous avons tous estimé que ce n'est pas l'immeuble qui convient pour leurs activités. Et du côté de la Croix-Rouge, on assure avoir entendu les remarques des résidents de l'immeuble et on tente de trouver un compromis pour s'intégrer au mieux dans la résidence. Luc Nera, directeur provincial de la Croix-Rouge de Liège. Il y a toutes sortes de démarches qui sont envisagées avec les copropriétés d'une part, et étant donné les réticences que ceux-ci ont évoquées, on est en train de se renseigner pour voir en termes d'urbanisme, en termes juridiques, ce qui peut se faire et comment ça doit se faire. Donc sur base de ça, on pourra envisager le déménagement progressif. Vous l'aurez compris, l'installation de la Croix-Rouge-Quai de Rome, ce ne sera pas pour tout de suite. La suite du 8-9, c'est avec Julie Vanache et sa petite bande. 8h36, faut-il partir plus tôt ce matin, Stéphane Pieboeuf En tout cas, il y a un problème sur l'E40, Bruxelles aix la Chapelle. Un accident, s'est produit à l'heure Un accident qui implique un camion. Il neutralise la voie centrale et la voie de gauche. Et donc, euh, c'est 30 minutes supplémentaires qu'il faut ajouter à votre temps de parcours entre l'échangeur de Loncin et l'Allemagne. Bon courage si vous êtes concerné par ces embouteillages. Et puis, euh, de très nombreux vacanciers partent aujourd'hui. Et donc, l'A201 qui relie Bruxelles à Zaventem est assez chargé. Un quart d'heure supplémentaire pour les automobilistes qui partent en vacances. Et on vous souhaite évidemment de bonnes vacances. Si c'est pas encore les vacances pour vous et que vous êtes coincé sur le ring, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps entre Hitre et Grand Bigard en circulation intérieure du ring de la capitale un quart d'heure seulement supplémentaire en raison du chantier situé à Anderlecht et puis on ajoute toujours en circulation intérieure 5 à 6 minutes entre Grand Bigard et Zaventem Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 Pizza.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 Les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be slash lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Cet été avec les forfaits, vous mobile, profitez d'un smartphone comme le Huawei P8 Lite pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro, c'est-à-dire l'équivalent de, de 2 mètres en jet-ski qui n'est pas cher pour un smartphone Découvrez notre gamme dans votre boutique vous ou sur vousmobile.be Il est temps de penser à mobile. Offre soumise à condition option smartphone disponible des 6 euros par mois Le 8-9 Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez c'est le 8-9 de l'été on espère que tout va bien chez vous est-ce que ça va bien ici autour de la table oui. Sarah, elle... oh, vous êtes merveilleux Lucas Correa notre mariachi dans qui a son joli petit chapeau no, we do it. Did. Regardez sur la Une TV, le petit chapeau parce que c'est son petit bisutage oh, aujourd'hui. Je suis pas moi. une grosse tête du tout. c'est <rire> pratique. Ça me va ravir. Lucas, le tube de l'été, ce sera quoi tout à l'heure? <rorise> claro. Ya Yakalelo, Ya ya Pour tout à l'heure, les people en vacances, Pascal, on ira vers qui? Alors je vous parlerai de Leonardo DiCaprio et je vous parlerai aussi de Lana Del Rey qui a posté une photo assez sympa sur les réseaux sociaux. Sympa ou sexy? Alors n'imaginez pas qu'elle est nue parce qu'elle n'est pas nue. Oh, mais ça va être de vous décevoir. D'accord, on va rester là quand même, s'il vous plaît. Merci de plomber l'ambiance, Pascal. Dites, Saravis, est-ce que vous connaissez notre invité aujourd'hui, Mathieu Madignan Oui, c'est un humoriste. Un humoriste français, oui, un bon voilà. point. Il viendra nous reparler en rediffusion, évidemment, de son nouveau One-Man Show en état d'urgence. En attendant 8h39, on va faire un tour sur la Grande Boucle. Tour de France 2016. Avec Samuel Grulois, jour de repos aujourd'hui. Bonjour Sam, comment ça va Ah bonjour Julie, jour de repos, je ne veut pas toujours dire repos en ce qui nous concerne, il y aura un peu de boulot, <rire> mais effectivement il y a un petit peu moins de pression quand même par rapport à ce qu'on fait d'habitude C'est vrai d'ailleurs, et de 3, j'ai envie de dire, pour pour Peter Sagan, j'allais l'appeler Steven, je ne sais pas pourquoi, <rire> une tête à s'appeler Steven Peter Sagan, donc et de 3, trois, troisième victoire d'étape justement pour le Slovaque, qui fait honneur à son titre de champion du monde Ouais, et Il s'en est fallu de peu à Berne Pour que Alexander Christophe fête son premier succès Mais d'un fifrelin C'est Sagan qui s'est imposé En jetant son vélo sur la ligne Et 2-3 pour Peter Qui réalise, comme on dit au football Un bel astrique ou alors le coup du chapeau Même si Cavendish a fait encore mieux Avec quatre victoires On n'a pas le souvenir d'un champion du monde Aussi prolifique sur la grande boucle On a souvent parlé de la malédiction du maillot arc-en-ciel Ce n'est pas le cas Loin de là avec Sagan qui a aussi remporté le tour des Flandres cette année. On s'en souvient on aurait pu craindre qu'il sombre dans les mondanités l'hiver dernier qu'il oublie les exigences de son métier mais rien de tout ça à peine s'est-il octroyé quelques jours de congé en novembre dans la foulée de son mariage avec la jolie Katharina qui était présente d'ailleurs hier à Berne et avec elle il avait fait le buzz sur internet en parodiant une scène mythique de la comédie musicale Grease sur fond de la chanson bien connue You are the one that I want Tu es celle que je veux et bien cette arrivée dans la capitale helvétique Sagan l'a voulait vraiment les deux bosses pavées type Rand situées dans les trois derniers kilomètres lui plaisaient tout autant euh, d'ailleurs qu'aux qu Belges les deux Belges Van Mark et Van Avermaet finalement septième et dixième le Suisse Fabian Cancellara qui habite imaginez à 4 km de la ligne d'arrivée d'hier a tout donné dans, dans le sprint il termine sixième en confirmant l'adage nul n'est prophète en son pays enfin c'est plutôt rare le prix de la combativité a été décerné à deux coureurs les deux échappés du jour, les deux équipiers de chez Etix Quickstep, Martine et Philippe, qui ont été repris après 170 km d'échappée. Dites Samuel, au classement général aucun changement, Froome est toujours en jaune avant une deuxième et une dernière journée de repos ce mardi. Et effectivement, et qu'elle fera du bien, qu'elle sera utile cette journée de repos. Les organismes des coureurs sont déjà bien cramés au propre, comme au figuré d'ailleurs, vu la canicule qui règne en ce moment sur le tour. On a d'ailleurs vu circuler des photos sur les réseaux sociaux de coureurs se badigeonnant de crème solaire avant le départ, de bas en haut, de haut en bas. Repos donc aujourd'hui, comme je vous l'expliquais la semaine passée. Il faut malgré tout rouler un peu, tout en privilégiant le calme et les massages. Et puis il faut aussi se changer les idées, penser à autre chose si vous vous focalisez sur les prochaines étapes, vous risquez de tergiverser dans les quatre prochains jours. Il faudra encore grimper huit cols de première ou hors catégorie. Tout est donc réuni pour assister à du grand spectacle. Mais voilà, Julie, les organisateurs proposent, mmh. les coureurs disposent. Espérons donc qu'ils seront bien disposés demain. Dites donc, Samuel Grulois, moi j'ai noté que journée de repos, c'est calme et massage. Pareil pour vous ou vous travaillez vraiment hein on est vraiment dans un hôtel ici perdu. Et s'il y avait une masseuse, je l'aurais sans doute déjà vu. C'est euh, voilà, peut-être un le, masseur, pour massage, Samuel. Pour le massage, je m'inquiète. profitez en le en, en tout cas. Pour tout le, monde, mm -hmm. le massage, il faut repasser. Courage, en tout cas. Pour le boulot, on vous retrouvera tout à l'heure en direct sur Vivacité. Pour suivre le Tour de France en direct, bien évidemment. Nous, on vous dit à demain. Dans quelques instants, notre invité, ce sera Mathieu madignan pour les meilleurs moments du 8-9 dans le 8-9 de l'été.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 Le 8-9. Et on est bien dans le 8-9 de l'été, tout le monde autour de la table est en pleine forme, Lucas Correa pour le tube de l'été. Pascal Michel pour les pipes Mais Oui. Et Sarah pour nous soutenir avec Mathieu Madignan qui était passé nous voir justement son nouveau spectacle, c'est en état d'urgence, regardez, il nous en parlait justement. Ce long spectacle ce matin, ça s'appelle En état d'urgence, c'est le 2 juin au Wall, le centre culturel de Voluay-Saint-Pierre -et, et qui vient avec son nouveau spectacle, qu'il vient sans doute tester chez nous, c'est Mathieu Madeignan, bonjour Bonjour, mais je ne viens pas le tester, il ah. est fini, ouais, ouais, ouais, ça fait un an que je joue à Paris Donc ne fais pas, viens... pas comme les autres, venir rôder les pavonnettes chez je nous C'est ça puis puis horrible en fait, je trouve ça horrible de venir rôder pour après repartir en France Non, non, il vient, ça fait un an que je joue à Paris et, et c'est la fin de la tournée, la fin de la première partie de la tournée, on vient le faire à Bruxelles. Et vous l'avez rodé où alors, dans quelle ville euh, Je l'ai rodé dans un petit bar à Paris, en cachette, <rire> gratuit devant les gens pendant un an, et après, après je l'ai fait payer. Ben, attendez, maintenant on va l'engueuler. Pourquoi vous ne le rôdez pas chez nous On n'est pas assez bien pour vous. <rire> non, si, mais je pense ah. que vous méritez on euh, le vrai spectacle. On on vous méritez fin, le vrai spectacle, voilà. Oh. Alors dans Sud Presse ce matin qui est un journal c'est l'équivalent du monde hein, en Belgique D'accord Je dé... comprend pas mais je sais que c'est pas vrai C'est exactement le contre J'ai eu ouais. la gueule Ouais d'accord okay sont indécents Alors, Angela 88 ans a vu 500 fois Franck Michel en concert <rire> Est-ce que quelqu'un vous a déjà vu 500 fois sur scène Je crois pas mais c'est pas 500 fois Georges euh, Et elle est française Frank elle Michael. vient de l'Anse cette dame elle est à la une de Sud Presse ce matin elle a été 500 fois et elle adore toutes les femmes sur on l'embrasse puisqu'elle nous écoute de là-haut sûrement. Mais, mais euh... Mais 500 Mais fois Franck Michael. Enfin. 500 est fois Franck Michael. Mais... Mais en rééchappée. Ah oui, elle ressort bon, complètement, à chaque elle fois. Elle ressort à chaque fois, oui. Ah ouais, non, c'est ça le truc. Mais lui, il a à quel âge vit Franck Michael Oh, bon, il a une soixantaine. Le même âge. <rire> non, il a pas. une soixantaine, soixantaine d'années. Alors on se plonge dans votre spectacle. Tout est nouveau, en état d'urgence. État d'urgence, forcément, on pense, climat actuel. Ouais. Attentat. Vrai, pas vrai C'est un peu un mélange de tout, en fait, puisqu'en France, on est en état d'urgence. Moi, ça faisait 4 ans que je faisais mon... le premier spectacle. J'ai joué 3 fois à Bruxelles, au Théâtre 140, je crois. Voilà. Et donc, c'était urgent que je... je réécrive un nouveau. Donc, voilà, est... tout est urgent, en fait. Voilà. Vous savez que je lis Sud Presse et L'Indépendant, qui est un journal français. L'Indépendant, ah, le... c'est mon... le journal de mon village, c'est ça ouais, ouais, je oui, sais. Bah, <rire> Là, c'est peut-être la première fois qu'on en parle en Belgique. Ouais. C'est incroyable, parce que même chez moi, on n'en parle pas. Donc, donc, euh... Euh... Dès qu'il y a un journal commun. Je m'installe ah, et dès que c'est photocopié avec des taches d'encre. <rire> il est, est abonné depuis 16 ans et, et il attend, <rire> ah non, il attend. Eh ben bah, écoute on apprend beaucoup sur l'horaire des poubelles. <rire> ah, J'ai bien <rire> surpris de ce qu'on lit dans l'Indépendant. La cavale de Salah Abdeslam m'a fait marrer entre la cuisine et euh, la salle de bain. Ben et oui parce que, ben, oui non mais je, ça me faisait marrer parce qu'il faut essayer de trouver quand même des trucs marrants sur ce que... Il était chez lui en fait le mec. Pendant 4 mois il était chez lui et sa cavale c'est la salle de bain la cuisine. Voilà ce qu'on a appris sur ce sur ce mec là donc ça m'a fait marrer. De... Vous, vous placez ça dans le spectacle des ouais. trucs comme ça Ouais ouais. Oui, ouais, j'en parle Oui, oui, oui oui Parce que parce que oui Ça, ça m'intéresse Tout ce qui se passe il faut Moi je monte sur scène Je parle de ce qui se passe Donc automatiquement Si je fais l'impasse Sur le climat actuel C'est que je suis hors sujet quoi Est-ce que vous adapterez pour nous Puisque vous arrivez dans une ville Qui forcément Oui, oui rien que parler part... de vos tunnels Là je crois que je peux faire 25 <rire> minutes là, que, là, Un tunnel qui ferme sans raison là bah, Attends, résumez-moi Le dossier tunnel Par Mathieu Madénian Je vais noter ça euh, -moi. Moi. Prévenez quand vous fermez les tunnels Et un tunnel C'est fait pour être ouvert ouais Sachez-le Et pour que les gens circulent c'est ah bon, Oui mais résumer. il tombe sur la tête ah, vous, et vous savez quoi Faire tous les trucs d'actu. Vous êtes pour ou contre les sacs à dos dans les festivals Parce que certains organisateurs veulent interdire les sacs à dos... Par que, mesure de ça, sécurité Ouais. Vous êtes pour ou contre les non. sacs à dos au spectacle de Mathieu Madénian le 2 juin au Wall ah, Ouais, ça dépend ce qu'il y a dedans. Amenez de l'alcool, je suis d'accord. Amenez <rire> vos bières. Là. Hier, j'ai goûté des bières. Amenez les bières que j'ai prises. Je prends... Ah oui, vous êtes sorti hier soir Un juste, petit peu, ouais, ouais. juste avant de s'installer, il dit... <rire> ouais, non, mais je me suis fait avoir parce que je demandais une bière blonde. On m'a demandé combien de degrés Ah oui, on peut demander le nombre de deux Je commençais à 5, j'ai fini à. 9. À l'âge de la vieille qui allait voir. <rire> Michael, hein, et puis on a essayé de savoir où c'était, il nous a dit sur une place. <rire> oui, bah, comment oui, vous dire On en a plusieurs. Mais je me souviens sais. plus, je me rappelle qu'il y avait des, des, des gens par terre qui me faisaient. Là. Voilà, c ça, ça c'était <rire> le conseil communal de Bruxelles. C'est possible, ah ouais, est ça. Ouais, On avance, on va être dans le centre-ville de la capitale. Vous vous souvenez d'un autre détail qu'on essaie de repérer l'endroit Luxembourg, il y a Bruxelles. C'est ouais. tout. Voilà, Bruxelles, trottoir et bière blonde. Gare du Nord, Costa ou des contracts euh, un mélange c'était super sympa en fait il y avait de, des gens de partout non c'est très cool j'étais y pas le gros comme une amie. et quand vous êtes réveillé ce matin il y avait qui à côté ben, la vieille de Franck Mickaard <rire> <rire> voilà Monsieur aime les plus âgés. Et on va. Et mine de rien, on parle quand même à un gars qui a fait la première partie de Coldplay. Expliquez-nous comment vous arrivez à faire ah oui, la première partie ça. de Coldplay. Ah ouais, ouais. Parce que les Français ont fort suivi enfin, ça, mais c'est eux qui ont fait ma seconde partie. En fait, ouais. euh, je tiens le prix. non non, je travaille, euh, euh, je fais des petites chroniques au grand journal sur Canal Plus et ils étaient invités et apparemment je les ai fait marrer et en direct ils ont annoncé que soir ils jouent à Paris, ils m'ont proposé de faire leur première partie. Donc c'est assez, euh, c'est marrant de faire la première partie du plus grand groupe du monde quelques jours après c'était au Super Bowl. Donc je me dis tiens. je sais Ça aurait été marrant que je enfin, fasse ça pour au Super Bowl aussi. Et, et ça Pink Floyd et ils m'ont rien proposé Rien, ils ont toujours pas appelé Quelle non, honte. Non, mais c'est un, un vrai truc et vous êtes y allé du tac au tac ou c'est un buzz organisé Non, euh... pas du tout. Non, non, ils l'ont fait. ils l'ont fait Enfin, après, je sais pas, mais moi, ils me l'ont proposé de manière totalement. Euh, C'était pas prévu et j'ai fait 20 minutes. Euh, bon, je me suis fait bien insulter. <rire> Imagine les mecs, ils veulent voir Chris <rire> Martin. Fait, Bonjour Alors bon J'ai mais qu'est-ce que c'est que ça ce <rire> pas, pas, pas, pas autant que Maître Gims samedi dernier. Moins que Maître Gims Moins payés, moins payés. Vous êtes toujours fan du PSG Ouais quelle horreur non non moi ouais. c'est Marseille moi c'est Marseille alors j'explique à ceux qui n'ont pas suivi le truc donc c'est au Stade de France euh, le week-end dernier c'est la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lille il y a Maître Gims qui arrive et nous on a été très attentifs parce qu'il était dans The Voice Belgique la semaine dernière donc ouais. Maître Gims C'est devenu un peu l'enfant du pays ah, quoi c'est l'enfant d'Anico c'est autre phare euh, <rire> là voilà. et donc il se fait huer Maître Gims c'est honteux ou c'est pas honteux ben, il a été payé combien il a payé 50 000 euros oh, je crois oh, il a pris eh ben, moi vraiment payé. à ce prix-là je pense que je, je rajouterai encore de l'argent pour qu'il se fasse siffler Mathieu Madignon, un people qu'on a reçu cette année justement et là pendant l'été, des people, que se passe-t-il du côté de cette planète-là Pascal Michel, on va parler de De, de Lana Del Rey, mm -hmm. pour commencer alors, si vous ne vous, vous souvenez pas de Lana Del Rey, c'est celle qui chantait ceci Pourquoi est-ce qu'on parle d'elle Parce que sur les réseaux sociaux Et notamment sur Instagram Vous savez c'est le réseau social Dans lequel on met des photos On poste mm -hmm. des photos Elle a posté une photo Avec une jeune demoiselle Où elle écrit Lana Del Rey With a fan in France Donc ah avec bon une fan française Sauf qu'en fait La fan française Qui est à côté d'elle C'est Louane Et Excellent. donc ça fait Ça circule un peu Sur les réseaux sociaux Genre Lana Del Rey connaît pas Louane Bah aïe aïe, ah aïe, aïe. aïe. aïe. Oh, C'est rigolo donc, Alors que, que Louane connaît Lana Del Rey Qui ne connaît pas Lana Del Rey En Exactement. même temps hein. Dites on va parler aussi De Leonardo Di Et là, par contre, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais non, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, parce que Leonardo DiCaprio est à nouveau en couple. Oh non Ah si, parce que. Avec vous savez, qui vous savez, Ah, ouais, ah bah, bon Ah ouais, ouais, ouais bah, il est. est parce vous montrez une photo, là, elle est pas mal. On, on vient de voir une la photo, photo de la, sur la, une TV, évidemment. La, si copine, vous la nouvelle copine de Leonardo DiCaprio, elle s'appelle Nina Agbal. Et Nina Agbal, elle a sans aucun doute l'un des plus beaux jobs du monde. Puisqu'elle est mannequin pour maillot de bain. Ah oh bah tiens. Voilà donc, ça fait partie des nombreuses conquêtes de Léonardo DiCaprio. Voilà. <rire> est que... Repeat after me, mais il faut quand même savoir, si vous nous écoutez à la radio, qu'il y a la madame qui est à moitié nue devant moi. Voilà, gros, bah, bah, écoutez, c'est pour ça qu'on est en milieu. Elle gâche juste ce qu'il faut. Léonardo DiCaprio et ses histoires d'amour, c'est une longue histoire, il ouais. en a quand même pas. Eu pas mal, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Là, il est avec elle depuis le mois de mai. On les a vus ensemble mm -hmm. sur une plage, plage à Malibu. C'est un peu comme vous, finalement. Hein. Oui, mais moi, <rire> je ne sors pas avec des mannequins en maillot de L'appel est lancé. Merci, Pascal Michel, pour les people. Dans quelques instants, on va bouger, on va danser avec Lucas Correa pour le tube de l'été. En télé sur la Une, Tour de France 2016. Jusqu'au 24 juillet, vivez en direct toutes les étapes de la Grande Boucle, l'événement sportif incontournable de l'été. Pour cette 103e édition, qui succédera à Christopher From, le Tour de France 2016, tous les jours en direct sur la Une. Et si vous preniez l'été du Bon Côté Ce mardi, dans l'été du Bon Côté, et avec la complicité de Christelle Gilquin de Femmes d'aujourd'hui, nous allons dresser le portrait de nos voisins européens, sans oublier nos cousins un petit peu plus lointains, afin d'éviter les erreurs du touriste débutant, c'est survivacité à partir de 13h. L'été du Bon Côté, de 13 à 15h, sur Vivacité. Découvrez l'exposition de Salvador à La plus grande expo jamais réalisée sur ma vie et mon œuvre fantasmagorique à découvrir dès le 27 février à la magnifique gare de Guinée à Liège. Avec le soutien de Vivacité, la 3, le Vif, Knack, La Meuse, vous, BMW et Télépro, info expodali.be Vivacité et la une présente. Amadeus. En raison de son énorme succès, le spectacle de l'été à l'abbaye de Villers-la-Ville joue les prolongations jusqu'au 13 août. Réservation amadeus2016.be avec Audi Financial Services, Horace et Duvel. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des airs, ça se respecte. Une initiative de la Sophico avec vivacité. Elle n'est pas belle la vie Chez Bricoplanit, c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet, moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. Le 8-9 Il est 8h54, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On espère que tout va bien chez vous. Les vacances pour certains, le boulot pour d'autres. On pense à vous évidemment, mais en tout cas, on est là avec plein de bonne humeur et de musique avec les tubes de l'été. Lucas Correa, le petit nouveau, va faire ça comme un chef. Alors Lucas, on parle de quoi aujourd'hui Du soleil de Yakaleo, des nomades. Vous vous mmh. souvenez -vous Ah, ah c'était ça. Yakaleo, Yakaleo, Yakaleo. yakaleo. Mais si vous chantez dessus, je n'entends toujours pas. On va Allez, ça rentre. Oui, mais non, ça me dit plus. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais. Quelle année c'était 1998. Ils étaient quatre. Et bon, vous savez ce que ça veut dire, Yakalelo Absolument pas. À votre pas. avis, petite idée. Yakalelo, ça sonne comme Je t'aime. Oui, bien ah sûr. Ah oui ouais Non, non, pas du tout. Ah. Ça veut dire tralalala. -la -la -la. Voilà. Ah. Donc on est content qu'ils ne l'ont pas fait en français, moi, le <rire> ouais. Ça donnerait quand même pas grand-chose. Y'a pas un truc, genre, tu veux voir mon tralala Ah, c'est vous qui le dites, mais bon. Euh, à voir. Dans la chanson, ils parlent pas trop de ça. Hein. Bon, on comprend pas trop bien ce qu'ils disent. Ils parlent en anglais, mmh. ils parlent en espagnol. En tout cas, ils avaient une volonté en 1998 de faire une grande carrière internationale européenne. Eh c'est réussi. Non, <rire> c'est pas réussi parce qu'il y a eu 12, 12 chansons sur l'album. Il n'y a que Yakal qui était célèbre. Numéro 1 en France, numéro 1 en Belgique, vendu à plusieurs millions d'exemplaires quand même. Et ils peuvent encore se payer quelques trucs parce que les royalties, ça fonctionne. Il y a pas mal de reprises. Notamment, vous connaissez le Collectif Métissé Oui, tout à fait. Voilà, version 2014. Ils ont repris Yakal en mettant un petit peu de jeunesse dans ce son qui est quand même très, très 90s, on va dire. Donc mm -hmm. ça a fait du bien de débroussailler un petit peu tout ça. Et il y a moyen d'en profiter encore en boîte de nuit, d'ailleurs. Donc, ça, c'est le Collectif Métissé. Qu'on entend derrière Oui, c'est ça. Donc oh. voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus moderne. Bon, il faut quand même avoir bu quelques verres <rire> en soirée pour vraiment apprécier, je, je pense. <rire> pense, mais bon. C'est encore plus exotique. Ah oui, là Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une danse qui va avec. Ah, ouais, mais bon, t'es pas de l'affaire. Ah, le. C'est pas possible. Ça... Lucas, un J'ai le chapeau, vous, vous allez pas me faire danser <rire> non plus. Allez, regardez si vous le souhaitez sur la Une TV le clip justement de Yakalelo. Vous l'écoutez peut-être en allant au travail, dans, dans la voiture, en radio, en préparant les enfants pour le stage d'été. Courage, en tout cas, ça nous met de bonne humeur et ça fait plaisir. Lucas, Yakalelo alors Yakalelo, Yakaleli. Yakaleli Vous voulez C'est un nouveau hit de l'été On va le filer. <rire> Lucas, notre petit nouveau qui avait mis son petit sombrero ce matin. Et ah, Lucas, la suite de la chronique avec un petit accent de sombrero. Possible ou pas bah, écoutez, possible La suite de la chronique, je vous dis, il n'y a pas grand chose à dire sous ce groupe qui finalement n'a fait que ça. Ah bah bravo Donc, voilà. <rire> Un album qui s'appelle Better World, dont rien n'est sorti. Euh, ils n'ont même pas fait de tournée. Ils sont arrêtés tout simplement. Oui, et ils pourquoi je vois pas que ce que c'est Je suis sûr, que... moi je suis organisateur de tournée. Je, je lance un message officiellement aujourd'hui. Oui. Parce qu'on voit beaucoup de tournées années 80, mmh. années 70, à vrai, tête de bois, etc. Ça manque. Allez voir, allez chercher nos matchs, parce qu'à mon avis, ils ne coûtent rien. Donc euh, <rire> pour, pour un sandwich et une canette de coca, ils peuvent venir chanter non, leur pas chanson. Pascal. Et, euh, et donc voilà, et ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Ah, on m'envoie me, un message apparemment on vous attend à la sortie de la RTBF Pascal, Michel il y en aurait quelques-uns et ils font des yacalélo yacalélo non ça c'est la Macarena rien à voir merci beaucoup pour ce tube de l'été ça fait plaisir ça va ça a été on a été sympa avec vous Lucas pour votre petite première ouais, chez nous ça va c'est sympa très Vous a été adorable hein. elle avait vous pensé un string à la place du chapeau sur la tête j'aurais peut-être préféré finalement ah. pour la semaine prochaine ah. ben voilà une autre idée merci. à venir non. merci beaucoup Lucas Correa d'avoir été avec nous évidemment ce matin pour les tubes de l'été vous revenez quand vous voulez bien Bien sûr, avec ou sans chapeau tout ce que vous voulez et sont tout ce que vous voulez aussi. Oh, moi j'ai entendu tout ce que je veux. Je pense que je vais ma petite commande. Je ferai tout pour vous. <rire> Merci beaucoup Pascal Michel pour les people en vacances. Oui. On en retrouvera demain j'imagine. Je, je vais faire le plein de people. Ah, Allez fréquenter un petit peu toutes ces dames qui se promènent en maillot de bain sur des la, plage. Elles sont à la maison en fait. Oui mais c'est dans vos rêves. Vous êtes <rire> quel pauvres, <rire> malheureux. Ça s'appelle de la réalité augmentée. Exactement. Ouais, ça oui, n'existe pas ça. Pascal Michel. Et je vis avec des Pokémon. Vous <rire> <rire> me semblez bien que vous aviez un air de Pokémon en fait vous. Merci. Merci Saravis pour la séquence plaisir. évasion. Et demain, on remettra ça évidemment. Pas mal de bons plans pour l'été qu'on retrouve sur 365.be tout à l'heure à partir de 15h chez Marc Vernon dans l'émission Vivre ici. Et puis vous savez quoi En attendant, on va aller voir un petit peu si on peut vraiment sortir ou pas ce maillot de bain, ce bikini, puisqu'on va demander à Denis Collard comment ça se passe pour la météo. Alors Denis, on peut quand même sortir le bikini aujourd'hui, il fait chaud Ah ben si vous ne le sortez pas aujourd'hui, je ne sais pas quand vous le sortirez hein. On parle de bikini hein oh, oh, y bien, y sûr, bien sûr, bien sûr Et euh, demain aussi d'ailleurs Aujourd'hui déjà euh, On attend euh, 28 à 30 degrés Que ce soit au littoral ou en Ardennes 31, 32 degrés Pour euh, le centre du pays Donc ça va être très chaud Et euh, aujourd'hui aussi un très beau ciel bleu Puisqu'il n'y a pas beaucoup de nuages en ciel Il n'y en a même pas du tout pour l'instant euh, La température l'année prochaine euh, 18 à 20 degrés, ça restera très doux. Et puis pour la suite, demain, bien la journée de chaleur par excellence, avec des maxima de 29 à 34, voire localement 35 degrés possible. Et évidemment, dans ces conditions, n'oubliez pas de vous hydrater, de l'eau, évidemment, et puis pensez surtout aux personnes âgées ainsi qu'aux plus jeunes qui doivent boire souvent. Et puis, euh, que dire encore, que ça va dégénérer sous forme d'orage. Les modèles se précisent déjà demain soir. Quelques coups de tonnerre de manière isolée. Et puis jeudi, des températures qui ne dépasseront plus 22 à 26 degrés. À la maison le 21 juillet, ça défile. Qu'est-ce qu'on va faire à manger Des moules de Zélande calibre extra. Elles sont justement 2 kg plus 2 kg gratis. Intermarché vous souhaite une joyeuse fête nationale. Ouvert ce jeudi 21 juillet. Horaire en magasin. Oh. Excellente matinée, vous écoutez Vivacité, il est juste 9h. Et voici les infos avec Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On mettez des bouteilles d'eau au frais, il va faire chaud, très chaud aujourd'hui. Les températures dépasseront les 30 degrés, il fera encore plus chaud demain. Le pied pour tous ceux qui veulent profiter de leur jardin et de leur piscine. Mais ces fortes chaleurs font aussi souffrir notre organisme, surtout celui des personnes âgées. Alors pour éviter les malaises et les déshydratations, la ministre Brusque de l'Environnement a compilé les conseils d'usage dans une brochure. Il y a toute une série de conseils généraux que vous allez retrouver sur le site web et dans les brochures qui sont distribuées via les communes. Euh, le fait de boire, plus d'eau que d'habitude, d'éviter toute une série d'efforts physiques entre euh, midi et 16h, de laisser les rideaux et les volets fermés. Et puis c'est toute une série d'informations que vous retrouvez également sur le site de Bruxelles Environnement par rapport aux îlots de fraîcheur à Bruxelles au sein des parcs où là on peut voir la température baisser de quelques degrés. Des conseils qui sont valables évidemment dans les autres villes que Bruxelles et même à la campagne veillez aussi sur les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées et les enfants. Près de 4 mois après les attentats de Bruxelles, une fresque est dévoilée ce matin dans la station de métro de Malbec. Une fresque en hommage aux victimes. Si vous passez par la station Malbec vous connaissez les célèbres visages dessinés sur les murs. C'est l'œuvre de Benoît Vaninis. Ces visages n'ont pas été endommagés par les attentats. Par contre une autre œuvre du même artiste doit être remplacée. Je Geoffroy Fabré, vous êtes sur place et vous assistez en ce moment à l'inauguration. Oui, une inauguration officielle hein, qui débute en ce moment en présence de membres du gouvernement bruxellois, présence de la STIB également ainsi que de l'artiste. Vous l'avez dit, hein, les visages qui se trouvent à l'intérieur de la station n'ont pas été endommagés par l'explosion du 22 mars. Par contre, une autre œuvre située dans l'entrée de la station a elle été abîmée, c'est à cette entrée que je me trouve, chaussée d'Etherbeek, qui passe sous la rue de la Loi et c'est donc ici que va être dévoilée la nouvelle œuvre de l'artiste hier soir il y a déjà eu une inauguration intimiste, réservée aux victimes et aux proches des victimes de l'attentat la Stib et le gouvernement avaient demandé aux journalistes de rester à l'écart hier soir et cette demande a bien été respectée, L'œuvre sera donc dévoilée ici dans quelques instants l'artiste en avait déjà touché un mot il y a quelques jours, il avait notamment évoqué une œuvre universelle qui pourrait être lue et comprise par tous. Pour le moment, il y a toujours un drap qui cache l'œuvre, mais donc ce drap devrait être retiré dans quelques instants. Merci Geoffroy, Geoffroy Fabré depuis la station métro Malbec à Bruxelles. La jeune génération vivra moins confortablement que la précédente. C'est le constat du bureau d'études McKinsey qui a épluché l'économie de 25 pays, dont la Belgique, depuis 70 ans.